À ta démarche fragile, à ton allure de poète. Gentil, je t'ai rencontré dans des tavernes, dans des lumières de lanterne ou dans l'ombre silhouette. Jolie, tu es venu t'asseoir à ma table, sous les traits inoubliables d'un héros. Tu m'as fait le cœur d'une amoureuse Grâce à toi je suis heureuse Et grâce à toi je vis comme je vis Monsieur l'amour, quand tu frappes à ma porte Tous les diables m'emportent jusqu'au pas d'une cage et mes montres de nuages Tu arrives et tu te glisses sans bruit Si tu veux savoir ce que je pense Écoute mon cœur qui danse Tu es tout ce qui existe ici, monsieur l'amour Tu te montres, je vais à ta rencontre et je te dis oui Monsieur Amour, si ton texte te montre, je vais à ta rencontre et je te dis oui. Si tu veux savoir ce que je souhaite et ce que j'ai dans la tête, je vous Ma guitare, de tes histoires en de chacun de tes